JURISPRUDENCE DE LA PRIÈRE 18 Ensuite, je lève l'inclinaison, puis je me prostre, puis je m'assois entre les deux prostrations, puis je me prosterne, puis je me lève. Et je fais comme ça dans chaque raca.